Si mon père et mon grand-père sortaient de leur cercueil et voyaient ce qui se passe, comment moi, leur armolai battu, illétré, armolai qui courait pieds nus même en hiver, comment ce même armolai a acheté cette propriété la plus belle du monde. J'ai acheté la propriété où mon père et mon grand-père étaient des et où ils n'avaient pas le droit d'entrer, pas même dans la cuisine.